sur eurohumour.com The Agresso en concert, vendredi 8 juin 20h30 à la boîte à musique de Waterloo Le premier groupe de death metal français officie depuis plus de 30 ans et enchaîne les tournées à travers toute l'Europe En première partie, venez découvrir le groupe Sup et son métal pur et dur qui vous ravira Infoline 030 75 85 86 Les journées nationales de la Croix-Rouge française sont fixées au 9 et 10 juin Merci de réserver bon accueil aux quêteurs qui se présenteront à vous Pour obtenir de plus amples informations sur les divers projets et actions de la Croix-Rouge, n'hésitez pas à vous connecter sur le site web intro.croix-rouge.asso.fr. Journée portes ouvertes ce dimanche 10 juin à la ferme du Marais de Warlin, où de nombreuses animations pédagogiques autour des animaux et de la nature, des balades commentées, kermesse, dégustations de produits du terroir vous y attendent. Entrée libre, plus d'infos. 03 27 91 40 46 ou sur laferme Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxiefm.com bye <laughs>